Nous avions annoncé la semaine dernière, nous avons pour vous ce soir les présentations de deux albums marquants, comme à tous les derniers mardis du mois. Sinistro s'avait proposé de faire un spécial Voivode pour la venue du nouvel album Target Hurt. Excellente idée! Les drôles de hasard, puisque nos albums marquants respectifs de ce soir sont aussi deux albums de Voivode. Là, on peut dire que nous avons dans de la suite dans les idées légèrement tordues. <rire> Donc, en attendant que le tout débute dans quelques secondes, calmez-vous, évacuez le surplus de stress avec un bon coup de marteau sur la tête et préparez-vous pour le h u n t e d Incorporated Show réanimation. Parce que c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui préconisent plutôt les traitements chocs et mettent l'emphase sur le mot choc. <rire> Priez pour ne pas y survivre en foire fear is our fucking business ne en our Cause pas y We are undead, incorporated, c a u s e Pendragon said so. Go.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 Pour l'écouter, C'est Fou 89.、Ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 29 janvier de l'an de disgrâce 2013. Émission de clôture pour ce premier mois de cette nouvelle année. Moi, pas l'air. Quoique là, on commence à avoir un certain,、euh, ben, je dirais, accalmie, du moins pour、euh, les dernières heures. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Vous vous en doutiez. Et l'autre, i s i à côté de moi. Vous savez que c'est le gobelin sinistro, e ça. Et s'ils si ne savent pas, ils doivent s'en douter. Pas mal, pas mal, pas mal. <coughs> Excusez-moi. Tu parlais d a c a l m i e Oui. q u a n n o n c e du verglas. Moi, je parlais au niveau du froid. Ah oui, mais ça va reprendre vendredi. <rire> J'ai Essayez de nous virer le couteau dans la p l a i e Il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas compris, nous autres. Non, il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas compris. Sauf、oh, ouais. que nous autres, on n'a pas d'ouragan et on n'a pas de tornade. Que...、Bon, c'est vrai que, vu de même, c'est peut-être un petit peu moins ravageur, les b â t i m e n s e n oui, t u Ben, C'est pas pire, pas pire. C'est toujours la même réponse que tu fais. C'est pas pire, pire. pas pire. Ça va mal <rire> ou ça va bien. Là, Excuse, j'ai oublié de changer la cassette.、Ouais. Là, ça、ah. va très bien. ça、ah. va très bien. Mentard. <rire> <Mental. rire> On a une émission ce soir qui est consacrée. Effectivement, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, comme Sinistro s'en a eu l'idée, à. Ben, o ù t u c o n s a c r e s du moins dans ses trois quarts d'émission à v o i v a d e semaine dernière, on a pour la sortie, la, qui, la sortie qui se faisait mardi prochain, mardi passé. Mardi prochain, oui, ça va. Ça. ça se faisait. C'est bien vrai que je voyage dans le temps beaucoup. Ça <rire> vient mélanger. J'ai des décalages temporels <rire> qui sont. qui sont assez flagrants.、Euh, mardi dernier, c'était la sortie du nouvel album de Vaivod, Target Hurt.、Euh, évidemment, parce que on avait déjà notre Retro Undead Part 2 à faire, je n'ai passé qu'une seule pièce. Donc, cette semaine, on se propose de l'explorer un petit peu plus, ce nouvel album de Vaivod. Mais comme ça coïncidait avec notre dernier mardi du mois, où on fait nos présentations respectives d'albums marquants, si vous voulez, entre guillemets, classiques, respectivement, Et que nous avions déjà choisi, il y a de cela, un certain nombre d'années, <rire> que l'album de Sinistro, c'était pour être Warren Payne de Voivod, et moi, r a w de Voivod, le deuxième album, e、eh、t bien, ça va faire un spécial Voivod. Eh oui, eh oui. Et non pas parce que j'aime pas Roar, j'aurais pu choisir Roar, mais Warren Payne, c'est le premier vaivot que j'ai connu,、euh, et ce.、Euh, euh, t'as pas besoin de choix, c'était le premier aussi. Oui, mais il y en bah, a. n n tu v r e chronologiquement, t'as p a i n de c h i x m a i moi, il est sorti, puis on a connu ça là. Oui, effectivement.、Euh, parce que lors de la sortie de Warren Payne, ce qui. On avait comme switché、euh, durant l'année 1983, on a comme switché toutes sortes de métal en découvrant Slayer et、euh, mm -hmm. Metallica avec Kill Em All.、Oui. Euh, puis au début de l'année、euh, 84, il y avait des espèces de c a n d i r a t o n s qui circulaient.、Euh, à l'effet, q u il y avait un groupe québécois、euh, qui faisait de la musique encore plus pétée que ça. Plus extrême, oui. Tu v o n s ça se peut pas faire plus pétée que ça, c'est impossible. <rire> Quand Warren Payne est sorti, puis qu'on a écouté la première pièce, on a dit, Chris, oui, ça se peut. <rire> puis tellement, c'est trop pété, là. Non, moi, je ne suis pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, moi, je ne comprenais pas vraiment. Je n'ai、ouais. rien compris, pantoute, de ce qui se passait, là. Que, là, on a écouté la face A, on a repris l'album, p u on l'a remis dans, dans, dans, dans sa de, pochette. Je、ouais. suis parti chez moi avec mon album, puis je l'ai mis dans ma rangée de disques. Au bout d'une semaine, s Ou bien, il m'a réécouté. i écoute la première pièce. Ouais, c'est bizarre. Mais quand les premières notes de batterie de Warriors of Faith ont commencé, ça a d é c l i q u é Puis je suis devenu un maniaque de Voiva dès cet instant.、Euh, f a que c'est pour ça que je présente Warren Payne ce soir parce que c'est un des albums qui m'ont marqué le plus dans le métal. Euh, qui m'a ouvert des horizons assez spéciales,、mm -hmm. euh, surtout dans le métal, mais aussi dans d'autres styles de musique, parce que quand on écoute Volleyball et qu'on est fan d'un band, puis qu'on a des attentes d'album en album, puis qu'on a des surprises d'album en album, c'est vraiment cool.、Ben、ça, on va en revenir quand qu on parlera de Target Hurt.、Euh. Oui,、bon, oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est drôle ce que tu comptais en, en partie au niveau de la. L'effet d'estomacation, de, de dire qu'est-ce que c'est. Moi,、ouais, mais déjà, quand on t'a tombé sur le derrière en <coughs> entendant Show No Mercy, c é a i t l'année précédente. Mais c'était une musique. v a y v o d sortait. Complètement des sentiers battus. Bon, ça ne s'était jamais fait, ça. ne s'était jamais vu, une affaire de même. Ben、ça、non, été... c'est ma... quoi ça? Puis Maurice Richard, qui a été le premier gérant de Voivode, dans l'entrevue que j'avais faite avec lui un certain nombre d'années, il racontait exactement la même chose. Il disait qu'il avait été approché pour voir s'il ne pouvait pas donner、euh, certains coups de main, parce que Maurice était très, très actif dans, dans, dans le, la, la, la scène métal, principalement au Québec. Il s'était déplacé pour aller voir, j o u e r les gars dans l e u r p a t e l i n Puis il, il me conta i t ça, puis il me dit s écoute, j'étais assis dans le cal de pratique. Il dit je les écoutais, je comprenais absolument rien <rire> de ce qu'ils faisaient, mais il dit j'avais tellement été subjugué par l'énergie de cette bande-là, par la fouille de leur musique, que、ouais. je me suis dit il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de monde, dès le départ, la première, la première écoute de, de Warren, ben, les premières écoutes de Warren Payne qui se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Le, le, le magazine K-Rang r avait qualifié Voivod de pire que pire métal. C'est cool, ça. Ben, écoute, je <rire> pense que quelque part, ça leur a eu un effet sur Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Oui, parce、peu. que Warren Payne veut, veut pas. On parle en 2013. Aujourd'hui, c'est un album ultra cool. C'est、oui. un album qui a fait avancer les choses dans le métal et tout. C'est、ouais. un album qui, que les gens mettent sur l e u r m u r de façon mondiale, Oui, c'est、si、ça.、Si、c'est ça. C'est Warren Payne. C'est Warren Payne de v o i v o r Tout à fait. Donc,、euh, moi, j a r r i v e beaucoup, beaucoup de choses à vous parler ce soir à travers ça. J'ai une bonne chronique cinéma. J'ai fait quelques nouvelles entrées musicales. Je me suis tapé le, le week-end dernier. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément déçu, autant au niveau musical que cinéma. Il y a des choses qui ont été meilleures aussi, je dois dire.、Mais、ça, je reparlerai au, au fil des nouvelles, des prochaines interventions. Mais pour l'instant, comme on vient de le dire, pendant les cinq dernières minutes, Sinistros nous présente Warren Payne. Un album marquant. Ben, C'est ça. Moi, j'ai choisi cinq pièces de Warren Payne.、Euh, on va commencer avec Warriors of Ice, parce que c'est la pièce qui m'a fait vraiment cliquer sur Voivod, puis ce qui en a suivi comme par la suite.、Là. Alors, allons-y tout de suite Warriors of Ice. Non, non, désolé. On va y aller avec lui à la place.、Mmh. Salut, c'est Snake de Voivod. Vous êtes sur les ondes de s t f o u 89.1 FM à Trois-Rivières. Voivod! Warriors of Ice.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 Visitez-nous sur mandorestobar.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 heures. 20 heures pile. Ah,、euh, c'est le fun. C'est rare que ça nous arrive de faire une intervention à 20 heures pile. Bien, C'est comme arriver à l'épicerie et payer, puis c'est un chiffre rond.、Oui. 25 s'il vous plaît. Pas de une, pas de 0,5. <rire> 25 juste. Je suis certain que ces informations-là ont beaucoup d'influence sur la vie de nos auditeurs. Oui. <rire> <rire> eh bien,、wow. par souci de vouloir、euh, culturer ces chers、oui. auditeurs,、euh, Nous présentons, comme、euh, vous avez pu vous en apercevoir depuis quelques mois,、euh, à chaque dernier mardi du mois, des albums qui nous ont influencés ou. marqués. marqués, finalement. Ben, des albums qu'on pourrait considérer comme, étant, considérer comme étant respectivement classiques. Ben, des classiques, c'est ça. C'est ça. p e s t pas des, des classiques pour tout le monde, là, mais. Non, mais oui. Mais c'est nous autres qui comptent, à a r t ça. C'est ça. C'est ce que je m'en allais dire. Et alors, bande d'inculturés. Si vous ne connaissiez pas Warren Payne de Voivode, c'est comme grandement le temps de remédier à cette situation. À cette carence de culture. Oui, grosse carence. Oui, c'est une grosse vitamine D en moins que vous avez, là. Oui. Hein, effectivement. Et pour tous les albums de Voivode, en fait. Ça, là, je l'ai dit. <rire> oui. Alors, nous avons entendu Nuclear War, qui est, de tous les albums de Voivode, ma pièce de Voivode. De... C'est ta pièce préférée. Je pensais、oui. que c'était Warriors of Ice. Non, Warriors of Ice, c'est la pièce qui m'a fait déclicquer.、Oh, OK, oui, mais je pensais qu'encore Warriors of Ice, pour toi, c'était la pièce la plus non, symbolique.、Euh, Nuclear o n n War, c'est、okay. celle, euh, celle que i m'a l plus... celle que C'est j'aime le plus de Voivod. Pas que j a i m e pas les autres. Ben, disons donc,、euh, que sur l'album, Nuclear War, c'est la plus conceptuelle, l'album aussi. Ben, moi, c'est la t o u n e qui me. Comment je pourrais dire.、Euh, L'ambiance qui dégage ouais, de ça. ça、ouais. C'est cool, c'est vraiment le fun. <rire> Ben, ça a l'air à 32 euros. Oui, c'est d r o l Nuclear War, on a eu Black City.、Euh, alors, on a eu Live for Violence, s u c k Your Bone et Warriors of Ice. Warren p i n k qui est un album quand même conceptuel, euh, avec euh, un trip、euh, post-nucléaire,、ouais. euh, avec euh, une espèce de bonhomme qui, qui, qui décide d'aller envahir、euh, tout ce qui bouge alentour.、Euh. Il commence par、euh, la planète Terre, puis il se ramasse.、Euh, En espèce de robot avec Roar pour aller se battre dans l'espace. Avec les t e n l s Avec les technologies pour ensuite aller dans une autre dimension, avec d i m e n s i o n a t r o、ouais. c e Finalement, pour péter aux f r e t e s avec Nothing Face. Oui, effectivement. Mais là, le, le, le v o i v o e semble vouloir revenir avec Target Earth. Mais ça, ce, c'est une autre histoire qu'on parlera tantôt. Tout à fait. C'est une bonne présentation parce que moi aussi, cet album-là, je l'aime beaucoup. Et,、euh, je dois dire que c'est un album, effectivement, qui a é t é marquant pas juste pour toi et moi, mais pour beaucoup d'amateurs de métal, qui aura amené, comme on le disait un petit peu tout à l'heure avant la présentation, qui aura amené、euh, ces amateurs-là à aller à un niveau qui était, je dirais, peut-être pas supérieur, mais très différent. Mais c'est ce qui me fait le plus plaisir là-dedans. C'est qu'à l'époque, quand moi j'écoutais ça,、mm -hmm. je passais pour un sombre imbécile fou. Non, n conna... je t'annonce que c'est encore le cas. <rire> oui, c'est pas grave. c'est Ça, c'est pas, pas grave. ça.、Euh, le monde ne comprenait absolument rien là-dedans. Puis il disait Tu connais rien dans la musique. Je suis content de dire qu'en 2013, je savais raison en tabarnouche. Ben, tu sais, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui souvent. sont anticonformistes, outsiders, si on veut, qui ont des, des tripeux, j'appelle ça des tripeux, qui vont avoir des, des, des passions musicales ou autres, qui sont toujours un peu, pas toujours un peu, mais souvent, souvent, et beaucoup à côté de la masse, de, de, de, de, la, de la traque tra tracée par la masse, ils sont souvent pointés du doigt, mais en bout de ligne, c'est peut-être eux autres qui en tirent le plus de plaisir aussi. Mais j'ai tellement、hein. capoté sur Voivode,、euh, surtout à mon secondaire avec cet album-là, pis c'est Rouloir, k e l l i n g Technology, Que mes amis proches, ils m'ont donné un, un chaleureux surnom. Ils t'appelaient le crétin du village? Non, ils m'appelaient Voivode. Ah, OK. Puis tu regardes mon journal définissant, ma blonde, elle me croyait pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai montré.、Euh, Parce qu'elle essaie de nous faire croire que t'es une blonde, toi, là. Non. OK. Si tu te t i e s la photo, tu avais découpé en d a s le catalogue l'autre fois, ça?、Là? Oui. <rire> <rire> non, mais je montrais qu'il y a des amis、euh, à l'époque qui. M'écrivait comme des petits messages, puis c'est tout le temps le cher, petit v o i v o d nananananana. Mais ça, je sais ça, que t'es vraiment, t'étais vrai. un fan. invitéé Voyevod. J'ai été fini, même si、euh, euh, j'ai perdu Voivode,、euh, b n je les ai abandonnés pour deux albums, disons.、Euh, je me suis su rattrapé.、Euh, moi, et toi, après, à partir de. Ben, moi, quand Snake est parti, puis qu'ils ont annoncé qu'ils mettaient un anglophone là-dedans, en plus, ça a fait un long, long. On ne veut rien savoir. p o u t u vois, c'est effectivement pas la recette originale, je suis d'accord avec toi, mais moi, Fabas Negatron, c'est des albums que je sais apprécier parce que c'est le plus. Je les découvre présentement parce que moi, c'est comme deux albums. C'est comme si j'avais mis c r u c i f i é à l'envers puis j'avais renié carrément Voivod. Non, allez-vous-en. Non, non, écoute, cette formation-là a toute une épopée. Ils ont 30 ans de carrière et c'est normal qu'en 30 ans, il peut y avoir des modifications. En cours de, de, de, de route, que ce soit autant au niveau du line-up, que ce soit au niveau de, il faut des influences, des styles musicaux, mais le cheminement demeure toujours. Puis ça, je pense que quelque part, c'est un des rares bands de qui on peut le dire. c'est un des bands de qui on peut le dire, pour le moins. C'est un groupe assez intègre. b e n c'est un des groupes les plus intègres.、Ouais. Le Slayer qui est très, très intègre. Oui, c'est ça. ça.、Euh, mais je pense que Vaivod l'est tout autant. J'ai oublié tout à l'heure de faire la d o m e n e l e a t u r e de la p r e m i e r e bloc musical de l'émission et je vais me rattraper avec、euh, quelques excuses. En fait, le premier bloc que j'ai présenté s'est terminé avec la formation Marduk. Eh oui, c es t black metal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, cet album-là, Serpent Surmount, est excellent et j'ai présenté l'album Into Second Death. Il est en train de se transformer tranquille. Ouais, ben, je me transforme régulièrement, dans t o u t e sorte s s de chose s <rire> étrange, s qui est paru、euh, en 2012 sur Century Media, le 25 mai. Et qui plus est, c'était la. Le dernier album que j'avais retenu pour la Retro Undead, mais qu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière de passer.、Hey. Et voilà. Auparavant, nous avions la formation Legend of the Dam et e la pièce Kill Zone que l'on retrouvait sur les dernières to Chaos, l e s dernière s parution s Descend Into Chaos. Legend of the Dam qui vont. Ils sont m a i n e n o n t finis. Ils sont en 2011 sur Massacre、ouais. Record et. Non, c'est correct qu'elle ne dit plus. Ben, je vais le dire, moi. Qui sont en préparation pour un nouvel album. Oui. Et selon les dires du chanteur Maurice. f a p i n e a u Oui, Maurice Pépineau. Il ne faut pas s'en faire,、euh, même si le, guitariste, le nouveau guitariste、euh, a un e twist spécial et e que c'est l'ancien guitariste qui composait tout, il s a v a i t du vrai, les j o u n e o m m e de Dame.、Bon、de toute、non? façon, vu qu'il y a juste、euh, toi et moi qui aimes les j o u n e s Hommes de d a m ça ne dérange pas personne. <rire> <rire> Nous avions Creator au départ, au, dé au départ, auparavant avec、euh, Death to the World, tiré du dernier album Phantom Antichrist, paru sur le c l e a r Blast en 2012 également. Et oui, effectivement, j'ai. J'ai vraiment, vraiment mal accueilli cet album-là. Et je dirais qu'avec une espèce de. Faut, j'avoue que、Moumoune. je. Me suis... <rire> je me suis forcé à le réécouter. À outrance, à certains moments donnés, en faisant autre chose. Pas ça, b e n a y e u s e par exemple. p、bon, a u t r e s o u i c'est ç Avec a le volume très faible du, <rire> du système de son. Non, puis je me suis dit qu'il y a des bonnes pièces. Mais par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a des bouts qui sont tellement mélodiques que ça en, en vient un peu mon chemin lourd. Oui. Mais bon. Et auparavant, u n e ouverture,、euh, une pièce du dernier Destruction, Carnivore, tirée de l'album Spiritual Genocide, qui est paru、euh, à la fin de 2012 sur le Clear Blast. Et moi, cet album-là, je le trouve très correct. Très correct. Et je le disais, ça m'a quand même renoué un peu avec Destruction. Sais-tu quoi?、Euh, T'as fait jouer une pièce tantôt que je a i trouvée quand même très c o r r e c t、mm -hmm. Cet album-là, je ne l'ai pas détesté. Je l'ai trouvé correct.、Mm -hmm. Mais je pense que je comprends c'est quoi la patente. Comme je t'expliquais, hors honte, c'est que je pense que je commence à être sursaturé puis comme blasé de ce type de trash metal-là. b e n on en a eu une. On s'est fait bombarder dans les deux dernières, deux, trois dernières années、oui. par énormément d'effervescence trash.、Euh, puis c'est vrai que c'était vraiment pas tout bon, là. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient à gauche et à droite. Puis tu l'expliquais bien la semaine dernière. Je me rappelle plus si c'était en o n d e ou non. En o n d e ou non.、Euh... Qui essayait tout de faire la, la, la recette du old school trash metal des、oh, ouais, années mi-80, tu sais. Puis écoute, c'est pas nécessairement tout le temps bon. Tu sais, quand faire tu regardes、ça. des bandes comme Sinister ou Legion of the Dam, tu sais, qui, qui offrent un trash très, très musclé, puis、euh, tu sais, où t'as vraiment envie de brasser, puis t'entends ça. Ça manque d'un. Ça sonne le maringouin, on dit. Oui, mais d'un autre côté. Je suis d'accord. Je comprends très bien. Mais d'un autre côté, si on parle des bandes comme Destruction, entre autres, pour nommer que celui-là, ben, c'est un band qui venait à l'époque où on faisait juste, juste la transition avec le heavy metal. Oui, oui. Et ils ont conservé ces racines-là, pas quelque part. Tu sais, malgré le fait qu'on est 30 ans plus tard, là, e t Schmier et compagnie, et, et Mike, son guitariste, ben, c'est deux issus e du hard rock pis du, du metal, en tant q e du, du heavy metal, tu sais. Ça se tra ça transpire encore, mais bon. Moi, je trouve qu'au contraire, moi, j'ai tendance à vouloir retourner un peu. à ses s e s racine. Ben, sans vraiment m'en faire une, un devoir. Les trucs, comme je te disais tout à l'heure, Grave d i g g e r j'ai adoré le dernier album Clash of ben, the g e a s Ben, tu regardes ça, j'avais aimé ça. C'est pourtant du heavy metal.、Là. Ben, heavy metal, oui, c'est comme moi, je le s a i considéré s comme les petits frères de Accept, là, dans le fond. Je suis un, un, un fan d'A、ouais. c c e p t Oui, Mais tu sais, c'est pas, pas vraiment du trash, là.、T'sais, non, c'est pas grosse, trash. C'est une grosse racine heavy metal.、Là. Sauf que dans le heavy metal, t as des trucs qui sont vraiment horripilants. là. Ah ben, oui, ah, ben oui, absolument. h e n oui, a b D'accord. Avant que je passe à ma présentation d'albums marquants, classiques ou i n f l u e n t s appelez ça comme vous voudrez, je voudrais vous parler justement de quelques albums que j'ai découverts le week-end dernier. Euh, la nouvelle parution du, de la formation suédoise t e Project 8, 1999, je n、enfin, vais pas faire 89 cette fois-là, et elle a、euh, donné un d e a t symphonique industriel. Et la pièce, l'album la de Cadaverus Retaliation Agenda, qui est paru sur、euh, aucune étiquette, puisque c'est une autoproduction. b e n ça, c'est drôle, c'est un album qui est sorti.、Euh, les fans étaient invités à faire des dons. Oui! Puis,、euh, selon、oui. les dons recueillis, ils ont sorti un album qu'ils ont donné aux fans oui, en échange de ces dons-là. Oui. Ça fait que ce n'est pas un album qui est vraiment sorti officiellement. Ben, c'est un album, oui, officiellement. Oui, oui mais, mais c'est pour les fans. C'est ça, c'est pour les fans. Ben, moi, j'ai trouvé quand même bien cet album-là. J'aime ai, bien la formation depuis à peu près leur début.、Euh, c'est un album qui n'est pas complètement homogène. Mais il y a des excellents moments, très intenses. Par contre, je regrette amèrement leur ancienne vocaliste. La première, oui. la première.、Ouais. Euh, je ne me rappelle plus du nom de celle-là. Ça fait la job, mais des fois, elle est un petit peu fatigante. Moi, je trouve que elle, comme,、euh, ça ne se tient pas debout, ce qu'elle fait. Ben, moi, c'est peut-être pas ça comme son intonation. Mais par contre, pour le reste. Euh, quand c'est Sandstrom qui chante, c'est v i o l e n t méchant. Moi, j'ai donné un 7,5 sur 10 cet, cet album-là. Bref, c'est quand même assez intéressant. a h、oh, ça, là.、Ouf. Écoute. En lisant les articles, les blogs, et ainsi de suite,、euh, bon, je voyais un album、euh, de la formation、euh, de Belgique qui porte le nom de Black Heart Rebellion, qui devait être dans une espèce de forme de Sludge Doom,、euh, je dirais, même stoner. l a l b u m s'appelle Hard Niveau, qui est paru sur e、euh, L-Trasher Production, qui est disponible en CD et LP. C'est vraiment plat. Ça n'a aucun rapport avec l'étiquette qu'ils ont donnée. c, c Imagine-toi、euh, les pièces les plus donnantes et planantes et s m o o t h de Camelot Nyuki. Ah! Ouais, ça pas ça.、Euh, ben, ben, c e s peu près ça. D'accord. Camelot Nyuki, c'est très bon.、Là. Ouais, mais ça, ça ne l'est pas. OK. J'ai donné un 3 sur 10 parce qu'il y a 2, 3 orchestres, ben, r a n g e m e n t musicaux que j'ai t r o u v é très intelligents, mais、euh, dans un album en entier, c'est pas suffisant pour l'apprécier. pas、euh, si p i r Blackwater, formation、euh, d'Allemagne qui donne dans un Brutal Death Metal. L'album, c'est Founded on the Shambles.、Euh, c'est indépendant.、Euh, c'est très brutal, pis u il faut avoir le goût d'écouter à peu près uniquement du blastbeat. Ah, j'aimerais pas ça. C'est très t r i g u é puis c'est pas mal tout le temps.、Okay. C'est très brutal, très violent. Si t as le goût à demander de vouloir、euh, te faire exploser les neurones, ça fait la job. Mais pour moi, c'est juste un 6,5 sur 10. C'est pas nécessairement ce que je recherche dans le death metal.、Euh, autre truc que j'ai trouvé,、euh, ma foi,、euh, je sais pas comment m e positionner, c'est la formation、euh, allemande l a v i a t h、euh, a n Je n'ai pas osé、euh, jeter une oreille là-dessus. Je n'étais pas vraiment sûr. Écoute, l'album s'appelle The Iron Storm. C'est paru sur. Bret... <coughs> pas Bret Hart, mais Bret Hart Records. Il、euh, y a plusieurs. Pas q o n fasse, on a plusieurs formations qui portent l nom. Oui, ce s t pas le l e v i a t h a n Non, non, non, non, pas du tout. Je donne un 6 sur 10. Puis je veux absolument lire un peu ce que j'ai marqué comme chronique parce que peut-être que ça va te faire comprendre pourquoi j'ai donné un 6 sur 10.、Ben、apparemment, c'est supposé être un genre de technical, trash metal C'est、euh, du、cours. c o o l C'est un p r o g depth. OK? Par moments assez technique. Mais bon, difficile de prendre position sur cet album. J'aime certains éléments musicaux. Et en même temps, plusieurs me tapent sur les nerfs. <rire> Le vocal est, de, est un des aspects bizarres, à la fois original par moment.、Euh, Jonas Reisenhauer passe d'un vocal presque black, par instant, très planant, et revient avec un chant un peu plus de type fan troll. Puis il y a même des éléments qui sont à la rigueur dedans, qui sont, u、euh, n petit peu,、euh, folkloriques. o k、okay. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais, Il y a des arrangements musicaux qui sont assez élevés là-dedans, qui sont vraiment bons. Donc, j'ai donné un 6 sur 10 parce que jusqu'à présent, ça se peut que ma note change au fil、okay. des semaines. Je ne suis pas capable de me positionner encore. Donc, tu me conseilles de jeter une oreille? Jette une oreille. l a v o c a l e s t bizarre, Sinistros. Tu v o i s des fois, là, tu te dis, oh là, ce s t pas ça. Mais à un moment donné, tu vas te dire, avec le background musical, bien, peut-être que ça fit, toi.、Ouais. OK. Puis j'ai découvert un petit peu sur le tard, là, mais le dernier, Catatonia. Euh, il est sorti quand, lui Il est sorti. 2012. o u i vers la fin de 2012, Dell and Kings. Ouais, mais les derniers c a t a t o n i a moi, je trouvais que c'était trop rock, trop.、Euh... C'est rock. C'est rock. C'est plus du métal du tout. C'est aucun rapport. C'est ça, c'est、euh... ça.、Euh, je te dirais que、euh, c'est encore un petit aspect d'oom dedans. Je pense que le dernier que j'ai écouté date de 2006. OK. OK. Je, moi, j'ai donné un 8 sur 10 parce qu'il s m o n t vraiment plu, cet album-là. Mais je suis un amateur de rock. Puis ce rock-là, même s'il est beaucoup plus. C'est plus -ce rock alternatif comme、mm -hmm. les, mettons, les précédentes par l u c i o n Non,、ou? pas vraiment. C'est même plus smooth, là. Oh, Seigneur. C'est même plus smooth. À la rigueur, il y a beaucoup d'ambiance qui, qui,、okay. qui se détache de ça.、Euh, mais c'est très intelligent comme musique, là. <rire> je trouve ça très bon.、Euh, c'est sur Peaceville Records. C'est en CD et LP. C'est un Doom Rock Progressive Metal. Euh, C'est une formation qui existe là, quand même depuis un bon moment. Yeah, albums, ils ont sorti des cris de bons albums. Ah oui, ils ont d'excellents albums.、Oh. Celui-là, moi, ça me fait comme un peu re renouer a v e c la formation、okay. que j'avais délaissée. Bref, euh, 20h17, il、euh, y a quelqu'un qui veut nous dire quelque chose, Sinistros. C'est Blackie. e z e k i e the Doctor, Fame, Pendragon, Atsifu. Korgol the Exterminator, yeah. I'm the g a e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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.、Ans. 20h35, et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation d Under t e c o r n a t e Show sur les ondes u 99.1 FM, C'est fou, votre Radio Campus à Trois-Rivières. Et tu fais donc bien ça. <rire> c'est à peu près la seule chose que je sais bien faire, puis encore. Eh bien, c'était.、Euh, en fait, oui, c'est une de, seconde partie du spécial Voiva, puisque c'était aussi ma présentation d'album marquant classique,、euh, appelez ça comme vous voulez,、euh, Metal. Et quel album? Ah, moi, c'est mon préféré. Ça a toujours été mon préféré, pis u je pense qu'encore c'est mon préféré. L'album Roar de v o i v o d qui est paru en 86 sur Noise Records. C'est le deuxième album de cette formation,、euh, québécoise, qui,、euh, même là, venait de donner un step supplémentaire à l'heure. Ben, au côté、euh, R.B.R.S. Oui, effectivement. On a entendu quatre pièces, les quatre premières pièces de cet album, soit Ripping Headaches, Slaughter in a Grave, qui soit dit en passant,、euh, la version Rough Mix,、euh, qui avait été minimalement disponible pour certains à l'époque, je trouvais qu'elle était encore plus intense que l'album.、Oh、oui! <rire>、euh, surtout pour Slaughter in a Grave.、Euh, C'était précédé de Fuck Off and Die. Qui s'adressait à un personnage du milieu métal、euh, qu'on qu nommera pas, qu pas mais qui était connu à l'époque. Juste à regarder le changement d'étiquette de, de disque vous allez peut-être comprendre. C'est ça, voilà. <rire> et la pièce d'ouverture qui m'a énormément marqué à cette époque-là et que je trouve encore excellente, Coral the Exterminator. C'est une petite anecdote là-dessus quand j'étais arrivé. Ben, c est, c est, c est, à cause de cette pièce-là.、Mm -hmm. euh, En grande partie, j'ai eu le, le, le, le sobriquet v o i v o d Le monde en revenait tellement pas que v o i v o d pousse à l'extrême et que moi, je, je tripe p là-dedans. T'embarques dans le, le balai, de... regarde. C'est venu tout de suite, regarde l'autre v o i v o d Il est tout seul de sa gang qui écoute ça. Ben, tant mieux, regarde. Vous êtes tous des incultes et j'ai raison. <rire> et donc, cet album-là, pour moi, et,、euh, et d'ailleurs, je suis très fier parce qu'il est.、Euh, Il est、euh, signé des membres du band. Ben, ça entend. Un... Des membres du band qui, qui sont toujours en vie, là. Parce que elle, quand j'avais pu le faire signer, Ben,、euh, Denis Damo était déjà décédé, malheureusement. On va prendre une petite pause de Voivod. Parce qu'il nous restera encore l'exploration de quelques pièces de Target e a r t h un peu plus tard dans l'émission. Mais avant la présentation, le bloc.、Euh... Un peu bizarre. Oui, probablement un peu bizarre de Sinistro. Je vais vous parler un peu d e cinéma. Des choses intéressantes, mais des choses qui sont <rire> vraiment nulles à chier.、Là. Ah, il y en a beaucoup de ça. Moi, à sinistro, je ne suis pas quelqu'un qui est énormément porté vers le cinéma qui vient.、Le、cinéma européen, pour moi, généralement, c'est comme britannique.、Le、cinéma français, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis des Pays-Bas, en général, a n s u i t e je trouve que c'est un peu bizarre des fois. Mais j'ai pris une chance avec、euh, le film qui porte le titre nord-américain, le titre pour sa commercialisation Black's Game, parce que son titre original est imprononçable. C'est islandais, là, donc bon. C'est effectivement un film islandais, qui est de. du, du, du cinéaste Oscar Thorne, Thor Thor... o s c Axelson. r Thor a Ça fait rire, hein? Très, très, très dans ce bout-là. D'ailleurs, le comédien principal、euh, s'appelle Thor aussi. Pff, pas mal. J'imagine qu'il y a une certaine influence. Peut-être des Vikings. <rire>、euh, c'est un film d'action, mais c'est un film très violent qui se situe dans une espèce de magouillage de trafiquants, mais de trafiquants de drogue、euh, de bas étage. Oui,、euh, le deuxième. Oui, le deuxième et pas loin du deuxième sous-sol aussi. OK. Et,、euh, c'est,、euh, l'histoire de, d'un personnage qui,、euh, malgré lui, retrouve un, un ami d'enfance qui est dans, le, ga, dans la, magouille, dans la magouille, dans la, dans la magouille, dans la gamique, devrais-je dire. Et qui se fait embarquer dans ça pour des petits travaux, initialement, qui sont pas très, très engageants, mais ça dégénère énormément. C'est, Cinématographiquement parlant, c'est très, très bien fait, c'est très bien tourné. Ça ne s'adresse vraiment pas à tout le monde et ce n'est pas un genre de film que vous allez pouvoir écouter en famille. Comme je l e d i s dans la chronique, possiblement même pas avec votre conjointe. Ah,、euh, ben, ça dépend q u e l conjointe q u tu as. Ça dépend q u e l conjointe q u tu as, mais、euh, généralement, des coups de masse dans, dans les épaules et dans les côtes. Ah, ça, on、euh, ma blonde a risqué d m e t t o n ça. h bon, OK. C'est un film auquel j'ai donné quand même un 8 sur 10 parce que c'est bien fait.、Euh, on n'a pas l'impression de se ramasser avec un dialogue là, comme les films répertoires là, des Pays b e a u ce que c'est q u i s o n t dos à dos p u q u i s e parlent dans le vide. Ou e s c e que ça prend une dame hier, il y n a u fait d'art. Oui, exactement. Puis là, tu as un, un silence. Corps, là, là ils prennent une g o r g e de vin dans une grosse coupe. C'est ça. C'est vraiment、Saint、pas、étonne. ça. C'est <rire> un film d'action qui est vraiment très rempli, très violent et c'est bien interprété. J'ai écouté le remake de Dread, Judge Dread. Ah ouais, j'ai vu des previews de ça, je pense. L'original était、ah, Judge Dread de 1995、oui, oui, oui, avec s i l v e s t r Stallone, qui était un film totalement pourri, là,、oui. très poche. Dread,、euh, qui est un film de Pete Travis qui met en vedette Cal Urban, qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais,、euh, on ne voit jamais sa figure parce qu'il a toujours son casque sur la tête. Un peu comme,、euh, dans Fauss à l'époque, dans le Canadien, il y s t d e n Shoulders, là. <rire> c'est un film auquel、okay, j'ai donné 7 sur 10 parce que, b o、wow, n je suis pas un triple de remake, là. Mais celui-là, il est beaucoup plus dark, pis, e、euh, u il est beaucoup plus sauvage. Donc,、euh, je pense que c'est un film qui est distrayant. Je te dis pas, comme on parlait en honte tout à l'heure, que c'est un film où, en tout cas, une parution qu'on va se rappeler dans 10 ans, là. Mais c'est distrayant, Dread. Je pense que c'est un bon film de science-fiction, d'action, qui.、Euh... T'as rien à faire un soir, écoute ça, tu vas voir.、Euh... Donc,、oh. je l'écouterai peut-être pas finalement. Ben, o u a i s t'as peut-être. <rire> J'ai、ouais. toujours quelque chose à faire. The Man with the Iron Fist,、euh... présenté par Quentin Tarantino. Ouais, c'est bon.、Euh, ouais. Faut t'aimer le genre. C'est un film de RZA. RZ, c'est、euh, un des gars qui fait partie du w u t a n g Clan. C'est un groupe des années 90 très leader dans le mouvement hip-hop. Ben, c'est aucun rapport, là, il fait pas de musique là-dedans. il est même acteur. Ben, il est t u s e s Ils e mettent en vedette Russell Crowe, Lucille You et RZ lui-même.、Oh, c'est un film présenté par Tarantino et je comprends pourquoi. Parce que Tarantino est un fan des films de Western Spaghetti. C'est un film. Un fan des films de Kung Fu chinois, et s a en est un. s a en est un, mais c'est vraiment, vraiment cool comme film.、Euh... Avec l u c y l i u c e c r i s t quand même pas p Oui, oui. Tu s t le genre de film où que les combats dans l un air s durent une demi-heure,、ouais, ouais. où que ça se p e u t p a s ce qu'ils font, là, puis qu'ils marchent quasiment sur l'eau, et ainsi de suite, c'est ça. Donc, c'est très, très fantaisiste, là, mais c'est.、Bon, sur le coup, je joue un excellent rôle là-dedans.、Euh... Il y a des longueurs, par contre. Il y a des longueurs qui sont un petit peu fatigantes,、là. mais、euh, l'ensemble du film est quand même assez bien. Puis s'il y a des bons moments, les moments qui sont bons sont vraiment <rire> très, très, très, très bons. Mais ça méritait pas plus qu'un 7,5 sur 10. The Man with the i r o n Fist, moi je le recommande pour les, les fanatiques du genre, de toi, Tarantino o i t et compagnie, ça devrait faire la job.、Euh, Taken 2, avec Liam Neeson, avais-tu vu le premier? b e n oui,、euh, justement il a passé à la télévision、euh, la semaine dernière, je crois. Euh, puis je me suis rappelé、euh, ce, cet, ex cet excellent film-là,、euh, mais Taken Too,、euh, je n'étais pas vraiment sûr.、Euh... Le premier est très bon. Oh, i、oui, t r è s très bon. Le deuxième est correct, sans plus, mais très redondant. Bon, encore, c'est la même formule que le premier. C'est mais... encore Liam Nesson q u e joue. e Oui, oui, absolument. C'est、euh... la même formule que le premier, il sauf il que. Il va sauver sa fille encore une fois?、Hein? Non, non, non, non, c'est lui qui doit sauver. Ah. Factus, il n'y a pas grand chose de différent. Je lui donnais un 7 sur 10 pour ce film.、Euh, The Apparition avec Ashley Green, un film de Todd Linklin, c'est un film d'horreur hantise qui est quand même assez intéressant. Ça annonçait pas, moi je lisais les critiques, je lisais les, b o n qui c'est ça? Je lisais tout ce qui en était, pis u ça m'annonçait plus ou moins quelque chose d'intéressant.、Euh, mais en bout de ligne, c'est un film qui est quand même bien dans le style, quoique présentement, C'est très, très fort, là, le, le, le sujet de horreur, h a n t i possession. C'est vraiment revenu、euh, excessivement à la mode, pour ainsi dire. C'est un film intéressant, The Apparition. Je l'ai un 7.5 sur 10. Écoute, le film, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne m'en rappelle plus, mais qui est probablement présentement, je pense que c'est le film américain de l'année, qui est un film de Ben Affleck avec Ben Affleck c et s Argo. Ben, je ne l'ai pas écouté encore. C'est excellent. C'est vraiment bon. Ça relate les événements du 4 novembre 79,、euh, alors qu'il y a eu,、euh, 52 otages américains qui ont été pris à l'ambassade la, de Téhéran. C'est vraiment bon comme film. C'est un très bon film. Pis u moi, Ben Affleck, j'ai toujours trouvé que c'était un acteur assez médiocre. Ben, je pense qu'il vient de découvrir ce dans quoi il était fort. Il vient d'allumer, C'est un bon cinéaste. Je pense que c'est un très bon cinéaste. Zéro、euh, sur dix... Pour Paranormal Activity 4. <rire> OK. Ils sont rendus à 4.、Là. Ils sont rendus à 4. Je n'ai pas compris pourquoi, après le premier, là, qui était... moi j'ai bien aimé le premier. Je trouvais ça vraiment. Déjà、joueur. que le 2 c'était. Le 2 c'était plate, le 3 c'était pas bon, puis le c'était... 4 c'était exécrable. Puis il est plate, c'est vraiment d'une p l a t e i t u r e C'est fait qu'il est rempli. Ah,、oh, ça remplit, il ne se passe à rien. Rien, rien, rien, rien, rien. rien, rien. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas bon, puis c'est vraiment mal joué. Donc Paranormal Activity 4, moi c'est 0 sur 10. Un autre film pour, qui donné, pour lequel j'ai donné 0 sur 10. Moi, j'avais bien aimé le premier Philadelphia Experiment. L'original. L'original,、oui. avec l'histoire de voyage dans le temps.、Oh, oui. Expérimentation. C'est basé sur une histoire、oui. soi-disant vécue Effectivement. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale e x a c t e m e n t Les expériences sur les voyages dans le temps pratiquées par l'armée. Oui. Moi, j'avais trouvé le film très, très, très intéressant. Ben, à l'époque,、bon. oui.、Hein. Ben, c'est encore, je, trouve, je le trouve encore bon, ce film-là. Mais, là, ils on t fait un remake en 2012、Oops. par Paul Ziller. Puis, c'est de nullité, mon ami, mais d e nullité. C'est 0 sur 10. Ça vaut pas de la. h u e Tu es un amateur de films d'aventure et de pirates, t i Ben, ça dépend e quoi. C'est sûr que Pirates of the Caribbean, je trouve ça、okay. quand même cool, là. Moi, j'ai été marqué quand j'étais jeune par L'île aux Trésors. Moi, c'est peut-être plus L'île aux t e cercueils. <rire> <rire> ouais. o a s c'était pas mauvais, ça aussi. L'île aux Trésors, moi, j'ai bien aimé le film. Ben, là, je l'ai pas vu quand il est sorti en 1950. Je suis quand même pas si vieux que ça, là.、Ah, Mais. Non, <rire> non. Bon, ben, je vais peut-être le devenir un jour, D'accord. Ben... Mais,、euh... <coughs> le... le. Ben, parce qu'il y a eu quand même une couple d'adaptations, là, au moins six, là, du roman de. Robert、euh, Louis Stevenson.、Euh, celui des années 50 par Byron a s k i n s avait été très, très bon. Et là, c'est un remake, Treasure Island, qui est un téléfilm, ok, qui met en vedette, entre autres, Donald Sutherland et Devin e q u i Boyd、euh, Direct. Non, non, je l'ai vu elle dans quelque chose. o y d dans Chuck. d a n s Chuck, c'est ça. Ouh, c'était pas chic.、Euh, Daniel Radcliffe. Ah! C'est une excellente adaptation d'Elo Trésor. C'est vraiment pas gentil, puis c'est vraiment très fidèle au roman. Ça, c'est un film qui est très bon. C'est disponible présentement. Treasure Island, ça met... en fait, c'est avec Eddie Ezer, de Toby r e g b o dans Sutherland, Daniel Radcliffe, entre autres. J'ai donné un 8 sur 10. C'est un film d'espoir. C'est disponible en Blu-rays? Oui. Puis le film que je, Cette semaine que je recommande de、euh, revoir ou d découvrir, c'est Reanimator. Ah, bien sûr! Excellent film, un excellent film de Stuart Gordon qui met en vedette Jeffrey Combs,、euh, Jeffrey Combs, pardon, b r u c e a b b o t t et David Gale, c'est,、euh, moi c'est un 9 sur 10, ce film-là, c'est encore un film culte. Un excellent film d'horreur, de zombies, c'est un film de série B, mais c'est un grand film de série B. Donc, Reanimator, il y a deux suites à ça, Bride of Reanimator puis Beyond Reanimator, qui sont Bell r a i n i m a t o r c'est moins bon, mais Bride of Reanimator, c'est très correct. Mais l'original de 85, r a i n i m a t o r je vous le conseille、oh, est est fortement. C'est excellent. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes musicalement? b e n vu qu'on faisait un spécial、uh, Vive o d et vu qu'on e n'avait pas tout à fait terminé notre genre de r é t r o Undead, j'ai choisi de mettre trois albums qui sont sortis en 2012,、mm -hmm. mais. q u On sait tous que Voivod, ont évolué au cours des, des albums pour devenir progressifs,、ouais. intégrer des trucs vraiment,、euh, vraiment spéciaux dans le métal.、Mm -hmm. Ça fait des petits, ça, tu sais, avec les, les décennies et le kit.、Mm -hmm. f a que j'ai décidé de vous présenter trois b a n d s qui ont vraiment voulu mixer métal et progressif un peu à la manière de Voivod, qui est finalement、euh, le, le, les, les pères du progressif metal. Alors, on voyait avec un groupe,、euh, Allemand, qui fait uniquement de l'instrumental. C'est de l'instrumental, c'est ça.、Oui. Yeah. Counterworld Experience, qui fait un progressif d e a t h metal teinté de jazz. C'est vraiment original, c'est vraiment capoté,、euh, c'est, c'est, ils ont même pas une vocale là-dedans, là. Juste les instruments, c'est vraiment fou. o、okay. n va a voir un groupe espagnol, qui s'appelle m o o n l o o p qui fait un très bon d e a t h progressif. Et Over Your Threshold,、euh, qui vient d'Allemagne également. C'est un très bon d e a t h trash technique à très grande saveur progressive,、euh. Un petit blog de 19 minutes. Alors, on va aller tout de suite à Counterworld Experience, les trois filles du roi. Go!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 21h10. Ah, non, 21h11, désolé. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Et ce qu'on vient d'entendre, mon cher Sinistro, c'est une portion de musique tout à fait、euh, progressive. Ben oui,、euh, je trouvais que ça fitait dans le contexte. Oui, j'ai ai bien、Puis、aimé. C'est trois albums qui figurent dans mon top、euh, innombrable de, de, de 2012. 2012.、Euh, on a entendu Over Your Threshold、euh, d'Allemagne avec Obscure Mind Stasis. C'est sorti l'album Factor. City de 2012 sur Metal Blade Records, très très bon album à se procurer, évidemment. Moon Loop d'Espagne、euh, avec Deceiving Time, c'est tiré de Deeply From the Earth qui est apparu sur Listenable Records, très bon label.、Euh, et c o u n t e w o r l d Experience euh, avec euh, la pièce Trois filles du roi tiré e de Music for Kings, c'est indépendant、et、comme tous leurs autres albums, eux autres, pas de label, rien par t o u t C'est très jazzy, ça. b e n eux autres,、mm -hmm. c'est un trio, puis euh, euh, tu vois, c'est des tripeurs, là. t a s pas de cheveux longs là-dedans, rien pantou. C'est des gars qui, qui, qui. Alors, on a l'air à triper expérimentation. C'est、ouais. cool. Bon, ben, c'est bien ça. Côté spectacle, Brave Concert vous présente vendredi le 8 février prochain, 19h, aux Fofones électriques. Tourissas, Fire Wind et Stolen Babies. o n coût r e 20 25 taxes incluses pour IST disponibles via admission. Enslave, d Paul Bearer, Royal Thunder, Ancient Wisdom. Le mercredi 20 février, février à 19h30, aux Fofones électriques également. Au coût de 22 et 50, 27 et 50, taxes incluses via admission. Voices from the Dark. u n compagnie, qui présente Marduk, b o n e s p e l l Inquisition, The Forest Shadowing et Death Wolf. Au Club Soda, le dimanche 24 février à 19h, au coût de 26 et 9, 30 et 44 plus taxes. C'est pour tous. Elle est bien t r i e du Club Soda. s i d e w o r k Jeff Loomis, Blackguard, b r o w l i n g et Wretched. Le dimanche 17 mars prochain au Café Campus à 18h10, au coût de 20 et 25 taxe incluse. Bia VIP à 17h, au coût de 55 taxe incluse via admission. Udo en compagnie de Alcyon w a y et groupe invité, vendredi le 12 avril le prochain à 19h au Faux-Fonds Electrique, au coût de 25 et 30 taxe incluse via admission.、The、Pagan Fest, America Part 4, i n s p e r u m TIR, Hide Valk, t r o l f e s t et El Salt. Tu connais pas. Ça v e t d i r ça. t r o l f e s t t connais ça? Ouais, mais je ne tripe pas. Ouais. C'est de la musique très, très party.、Là. Ben, ouais. p a g a n f e s t ça veut dire à peu près. Ouais,、compliqué. mais ça dépend. Comme,、euh, si c'est pas Tire, c'est Tar, ça se prononce Tar. Ouais, Tar, c'est vrai. Et、euh, ça, c'est plus、euh, Viking. Ouais, c'est、euh, ça. C'est plus musclé un peu. Ben, là,、ouais. musclé. Très mélodique, mais, tu s a très, très viking. Tu sais, l n'y、okay. a rien de joyeux là-dedans, là. En ce q u e t r o p le fest, c'est comme genre c o r p i c l a n i là. y C'est plus big, l i a r k i n g b t p a r k i Donc, ça, c'est le jeudi 18 avril à 19h au m é t r o p o l i s Les biens sont en vente à partir du 25 janvier. Donc, ils sont en vente présentement. Au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes, c'est pour tous.、Euh... Et il y a、euh, le samedi 1er juin, Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation au Club Soda. <rire> ça, ça je pense que. Bon, ça sent pas pire. Ouais. Bon, mais ceci étant dit, on va retourner à ce spécial v i v e v e h、hey, e passons aux choses sérieuses maintenant. <rires> ouais, c'est ça. <rire> Avec l'exploration plus approfondie du dernier album Target Heart qui est paru mardi dernier sur l'étiquette Century Media. On va écouter quatre pièces qui sont la, respectivement la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, soit Close Cap Hockum, Empathy for the Enemy, Mechanical Mind et War Cake. Un album auquel, moi, Sinistros, e j'ai donné un 8.5 sur 10.、Euh, moi, ma critique sur la mort a sémérité un 9.5 sur 10. D'accord.、Euh, Je trouve que c'est, Un des très, très bons albums de Vaivod, c'est, ça accote Dimension Atroce et Nothing Face euh, amplement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des éléments de Killing Technology, de Dimension Atroce, Nothing Face.、Euh, on a certains éléments alternatifs de Angel, Angel Rat, Rat et Outer Limits.、Euh, un peu de sonorité de, Euh, des trois albums avec Jason Newstead. C'est vraiment très, très intéressant. Ce qui est cool, c'est que les souliers、euh, de Piggy étaient très, très, très gros à porter.、Oui. Daniel Mongrain, il s'est approprié bien comme il faut.、Euh, il a gardé l'essence de Piggy,、oui. l'essence de Voivod, mais il a rajouté sa twist à lui. Ça donne quelque chose de très intéressant, très, très bon. C'est un nouveau départ pour Voivod. Puis c'est un méchant départ. Là. Je pense que tu as raison. Je pense exprès, mais c'est bien ce que j'en pense aussi. C'est effectivement.、Euh, c'est une forme, si on veut, de renaissance, proprement dit. Oui, oui. Pour, pour, pour, pour un 30e anniversaire, c'est vraiment une très belle、oui. renaissance.、Euh, euh, Puis d'après moi,、euh, ça, ça augure bien pour des prochains albums de Voivod. Probablement. Pour... Ce qui souligne aussi le retour au studio de Blackie. Oui. Après bon nombre d'années d'absence au niveau studio, bien e n t e n d u il y avait arrêté en 91、euh, c est, c est avec Angel r a t Ouais. Puis on sait que Blackie est revenu depuis une couple d'années avec la formation. Mais. Pour l'enregistrement, c'est la première fois qu'on le n t e n d Ça p a r d énormément. Enfin, la blower、mmh. bass. Oui, oui, oui, oui absolument. Bien, Blacky, c'est le bassiste de, de Voivod. Oui,、hein. oui. C'est la blower bass, e Ça prend ça. Et puis, je suis d'accord avec toi parce que Dan, Dan Mongrain a fait un travail. Remarquable.、Euh, ça, remarquable.、Oh, remarquable je pense que. Et ça se sent beaucoup que Daniel est très à l'aise au sein de Voivod. Bien, c'est un fan. C'est un fan. Puis je pense que quelque part, pour lui. C'était probablement un de ses rêves de pouvoir jouer avec son ban fétiche. Ben, moi je, trouve, moi, je suis content pour lui. c'est、oui, vraiment cool. Tout à fait, tout à fait. <coughs>、euh, moi, j'ai une petite bémol, par contre, sur l'album. Ouais, toi, t'es,、ouais, <rire> je connais rien, Ouais, ça, c'est sûr. Je connais peut-être trop d'affaires, je sais pas、euh, où me situer là-dedans. Moi, je suis pas un gros, gros fan des aspects francophones dans le métal. Bon, ouais, je s a i s Puis, la pièce francophone、euh, qui porte le titre de le corps étranger, corps étranger Euh, Je suis vraiment pas capable.、Ah, moi, désolé, ça moi, ça m'a pas dérangé du tout. Musicalement, c'est correct, mais le vocal français, c'est f a u C'est sûr qu'à ça... qu première écoute, ça, fait, ça fait bizarre. Mais non, parce qu'on a déjà eu certains petits bouts de phrases en français, comme、euh, sur Angel Rat.、Euh, Un petit p o m m e ça. Oui, oui, oui. Oui, a s c'est en tant que. Ben, ben non, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Moi, c'est le bémol, c'est l'aspect que j a i pas aimé de l'album, mais écoute, c'est une pièce sur l'album, ça se trouve à être、euh, l'avant-dernière, la troisième avant-dernière, donc ça brise pas le beat de l'album du tout. Puis, pour moi, c'est un très bon album.、Bon, Je vous propose quatre pièces à l'instant tirées de Target Her. Remarquez que l'oscap.com, le, le petit,、euh, petit clin d'œil à、euh, euh, Overreaction, de Clean Technology. Oui, effectivement. C'est parti. Go!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 Le Carnaval 2013, 25 ans d u e franche carnavalerie. Electrotactile, jeudi, 2 1 h b o t a n la meilleure pizza en ville.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 アンディー・レフ、er、17ブ、 C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 21h45, l'émission tire à sa fin. On a entendu quatre pièces extraites du dernier album de Voivode, soit Target Heart, paru. Mardi dernier sur Century Media, soit War Cake, Mechanical m i n d Empathy for the Enemy et Close Cap h o w c o m e C'est un très bon album. J'espère que ça vous a incité à vous le procurer, à le découvrir. Si ce n'était pas le cas, ben vous allez manquer quelque chose d'assez bon. Ben oui, moi, sur、euh, le site d'Hurlama.com, j'ai donné 9,5 sur 10 et j'ai poussé l'odeur, ça a qualifié, je ne suis pas vendu de bord.、T'sais. Non, non. Non, non, i C'est impartial, ton a l b m a o r s c r r é m e n t impartial. Alors,、euh, j'ai poussé l o u d a c e à classifier cet album comme étant l'album du 21e siècle. Oh, a t t e n d s un e minute, là. C'est parce qu'il n'est peut-être pas fini, le siècle, là. T'as i un gros moins là, présentement. OK, là, à date en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui. Le 21e siècle, t'es encore très jeune. Oui, pensablement. Fait que le prochain Va-y-Vaud sera l'album du 21e siècle aussi. Je ne suis pas vendu, moi, là. Non, non, non, non pas du, non, du tout. Non, mais c'est pour dire, c'était. C'est une petite phrase, petite phrase pour dire que c'est un album tout à fait remarquable, digne des、euh, Nothing Phase, Dimension Atroce et compagnie. C'est un, un album classique de Voivode à en devenir, même s'il est déjà rendu un,、ah, un, bon、un classique. C'est un très bon album.、Euh, L'émission tire à sa fin dans exactement,、euh, ma foi, pratiquement 13 minutes maintenant. Euh, avant que Sinistro se conclue cette édition de réanimation avec,、euh, je dirais, peut-être un trois pièces. C'est ton trois pièces, euh, e parle pas de ton habillement, évidemment. <rire> ah, non, on en avait g a g n que deux. C'est t r o m p é la semaine prochaine, moi, je vous proposerai une petite incursion dans le nouvel album de Project Hate. Et je le sais pas pour la reste. Ben, moi non plus, parce que moi, t'as avoué que depuis début janvier, là, à part l'album de t Body Bod, là, Il n'y a pas grand stock de sorties. Ben, écoute, en disant qu'il n'y a rien de vraiment mémorable jusqu'à présent.、Eh、non, c'est même lamentable. Ben, écoute, je vais dire, je suis un petit peu indifférent présentement à ce qui peut. Non, mais moi, j'ai regardé pas mal ce qui était sorti. J'ai écouté au moins une quinzaine d'albums de, de, de 2013. Puis c'est peut-être parce que v o y a qu'il est trop bon, là, mais、ouais. les autres albums que j'ai entendus, c'est. Bon, ben, de toute façon, <coughs> il nous reste encore du bon vieux métal à passer. Effectivement. Donc, on trouvera bien quelque chose.、Mais、de toute façon, l'année 2013 nous réservera probablement en train de. Plein de surprises comme,、euh, entre autres,、euh, Rotten Christ, il、euh, y a un nouveau Ghost. Jungle Ghost, un nouveau Jungle Rot, il、euh, y a un、oui. nouveau Legend of the d a m n e d Il va y avoir un nouveau.、Euh, da, da, da, da, da, da, da, oui, Rotten Christ, c'est le. Un nouveau dépêche-mode aussi.、Ouais, Je ne sais pas. <rire> oui, apparemment. Ah, ben, é c o u t e m Ça ne passera pas ici. <rire>、euh, Dis-nous donc ce qu'on va、euh, pouvoir entendre en conclusion de、bon, la vidéo. o n j'ai é t avec un petit b l o c de 2011、euh, pour faire,、euh, pour faire le différent.、Ça. Euh, je suis pas mal vieux, ça. Ben, très, très vieux. Écoute, bien, a e n d à l'époque, là. <rire>、euh, formation Chaboucoise East avec une pièce qui s'appelle A Sight of Hope.、Euh, on aura Apostasie, Book of Black Earth. Et si on a le temps, c u、euh, Tonic, mais je douterais qu'on aille le temps. Moi aussi. Alors, allons-y tout de suite avec East, A Sight of Hope, tiré de Fall of Illusions. Et compte tenu du fait que le temps nous prend, je pense que nous allons faire nos cordiales salutations immédiatement. Drella. Bon, ben, alors, on y va tout de suite. East, Apostasie, Book. Of Blackheart. Et si jamais il y a une pièce de plus, ben, allez tous vous faire foutre. Et à la semaine prochaine, effectivement, allez tous vous faire foutre. Go! <coughs>